Bismillah alhamdulillah, ala wa, ala alihi wa, sahbihi wa man a so, on continue donc so, la uh, lecture de la traduction de l'explication du matin de al en grammaire arabe donc la dernière fois on s'était arrêté sur qui sont Inna wa akhawatuha Wa zanna wa akhawatuha Trzebien uh, On a juste commencé un tout petit peu Et puis donc, On va commencer par Kana wa akhawatuha Fa emma kana wa akhawatuha Fa innaha tarfa'u l'isma Wa tancibu l'khabar Wa hiya kana Wa amsa Wa asfaha Wa adha Wa dhala, Wa bata Wa sara Wa leisa.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 reçoit le nom de ism Kana quand on a un mubtada et un Khabar lorsque Kana va euh, pénétrer et va rentrer donc, euh, dans la phrase Al euh, mubtada devient ism Kana il n'est plus appelé mubtada mais il devient ism Kana et Al Khabar s'appelle khabaroua Kana donc euh, le nom de Kana, ism Kana et Khabarou Kana c'est à dire son prédicat Kana signifie que telle information est attestée dans le passé. Hein? Soit avec une interruption. Comme Kana sheikhushabben. Le vieux était jeune. Il ne l'est plus. D'accord Donc là, avec une interruption. Euh, que telle information, elle était attestée pour un tel. Hein? Euh, mais il ne l'est plus. Soit avec la continuité. Soit avec la continuité, c'est-à-dire que cette chose continue et perdure. Comme lorsqu'on trouve dans Al-Qur'an Al Karim, Allah est pardonneur et miséricordieux. Euh, donc, c'est-à-dire dans le sens de « il est toujours »,« il est toujours ». Très bien. Euh, maintenant, donc, on a vu kana ». Donc, euh, le deuxième, c'est msa Emsa. donc ils ont la même fonction grammaticale seulement le sens leur sens il diffère euh, légèrement l'un de l'autre MSA signifie que l'information est attestée pour ce soir hein? comme si on dit par exemple Zeidun zeydun reniyen Zaid est euh, devenu riche ce soir là Msa zeydun euh, reniyen Euh, d'accord comme lorsque Omar bin Khattab il a dit à propos des oiseaux hein, il a dit c'est à dire que le soir ces oiseaux ils reviennent alors qu'ils ont c'est à dire mangé à leur faim vraiment ils ont bien mangé hein, parce ils vont, ils vont chercher leur nourriture et leur subsistance ils vont les chercher et les quêter Donc, amsa c'est-à-dire le soir, il est devenu riche. Hein, il est de, revenu euh, le soir, il est revenu riche. Euh, mais on emploie amsa non pas toujours avec euh, donc le sens de ce soir hein, ou ce soir-là. Amsa on l'emploie euh, et les nawasir, euh, et les autres nawasir aussi, on les emploie avec un sens plus large que sa durée. Hein, le soir ou de al Baytou, le, le Beata, hein, et ainsi de suite. On les emploie, c'est-à-dire pour désigner une période dans l'histoire, ou donc euh, une, une phase donc, dans, dans l'histoire. Euh, D'accord. Euh, mais parfois, c'est ça euh, précise donc euh, le temps, précise le temps, comme dans les Adkar de de, de As Sabah et de al Masâ lorsqu'on dit ça c'est pour ce soir on dit quelque que tu fais pour ce soir hein, pour ce soir et tu profites pour ce soir donc tu dois le renouveler hein, le, le, le soir suivant et ainsi de suite très bien mais lorsqu'on dit par exemple l'islam est devenu ou bien est redevenu étranger, parce qu'il était étranger au début. Et il, et il est redevenu étranger. Ça c'est dans le sens que ce n'est pas un seul soir, hein, mais c'est une période, euh, donc, euh, qui peut donc, euh, avoir une durée, hein, plus ou moins longue, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette durée ne soit pas longue et que, euh, la force de, donc, des musulmans Uh, reviennent, uh, insha'Allah ta'ala. euh, on a vu Amsa, elle a le sens de ce soir, hein, Aswaha, qui affirme l'information pour le matin. Aswaha al-Berdu shadidan. Aswaha al-Berdu shadidan. Uh, le froid est dur ce matin. Aswaha al-Berdu shadidan. Ou bien, donc, dans les adkars, Aswahna wa Aswaha al-Mulkulillah c'est à dire nous nous sommes réveillés ce, ce matin et la royauté hein, appartient à Allah hein, et donc c'est Allah qui détient toutes choses donc là l'homme fait ses adhkars de al-sabah et de al masa très bien euh, adha adha hein, adha qui affirme l'information pour la période de ad c'est à dire après le lever du soleil Hein, et, avant, et avant midi, hein, lorsque le soleil se, donc, euh, est, est séparé de la terre, c'est-à-dire euh, donc dans notre vision, parce qu'il y a une période où on, on voit comme si elle, elle est encore, hein, elle n'est pas entièrement apparent, euh, apparent le soleil, il n'est pas entièrement apparent, et puis puis il, il se, donc lorsqu'il Uh, se démarque ça c'est commence à duha hein donc les gens de Sion se disent qaidar rumhin ou qaidar rumhin en réalité le, la mesure d'une lance ou de deux lances qaidar rumhin ou qaidar rumhin c'est là où commence ad-duha jusqu'à ad jusqu'à jusqu midi jusqu'à midi hein? donc là cette période c'est la période de ad-duha et il est parmi la, la, la sunna Sur donc la prière surérogatoire que de prier à euh, Doha, qui est de 2 raquettes à 8 raquettes. Soit de faire deux soit de faire 4, ou 6, ou 8. Mais on les sépare chaque fois. Donc 2, plus 2, plus 2, plus 2. Deux, deux. Donc euh, faire 2 raquettes à c'est comme si on avait fait à Doha. Et donc comme le prophète Al-Salam l'avait dit, c'est-à-dire que celui... Euh, qui se réveille il doit remercier Allah pour les, donc les, les articulations que, que l'on a dans le corps et donc les remercier c'est euh, euh, de, de donner une sadaka pour, pour chaque chose hein, pour chaque articulation hein, une monde pour chaque alors que ces articulations sont nombreuses dans le corps hein. Euh, qu -ce, donc qu'est-ce qui va se substituer à cela, au lieu de donner une sadaqa pour chacun, hein, ou pour chacune de ces articulations, c'est de faire deux raka'ats, de abduha, ou bien quatre, ou bien six, ou bien huit. Donc, adha. Euh, un exemple avec adha, adha al marido na Le malade manifeste une activité pendant cette période, hein, qui est Abdoha. Et donc, on remarque qu'il se rétablit. adha al marido na le malade, manifeste une certaine activité ce, donc, euh, lors de ce Doha, lors de cette période c'est-à-dire euh, qu'on a précisé très bien euh, Zalla, zalla hein, et qui prend euh, al non pas comme Zalla qui vient de, de l'égarement donc il y a lieu de faire la distinction entre Zalla -za -e, hein, et Zalla Euh, Bedad, donc euh, il y a un certain, Moubtsadir, euh, un innovateur en Algérie, hein, qui s'est attaqué au courant, donc euh, qui s'est attaqué euh, à la Séléfia, pour lui, donc euh, euh, il, il, a, un, il insulte les Séléfis, etc., anciens et contemporains, etc., alors qu'il qu ne fait pas cette, cette séparation entre Dallah et dallah Il a écrit même dans, dans la couverture de, de, de son livre, dans le titre, il a est, est écrit euh, donc euh, au lieu de, donc de, de dire dalal, lui il veut parler de abdalal, de l'égarement, il a écrit zilal. zilal", zilal" il a écrit zilal fil aqida, il veut insulter les salafis il dit euh, fil aqida", il écrit avec avec Euh, il est un arabophone malheureusement c'est un arabophone qui commet ce genre d'erreurs et donc Allah subhanahu wa ta'ala ils commet des erreurs et donc au, donc au sein du livre les gens de science de l'Algérie lui ont répliqué ils ont trouvé maintes erreurs dans, de ce genre ainsi que l'égarement qu'il a bien sûr dans sa croyance soufie et dans son euh, égarement Hein, en insultant les, les, les, les gens de, de, donc de, de, de science il insulte Ibn Taymiyyah, il insulte Muhammad Ibn Al-Wahhab et les savants contemporains et donc euh, et Allah donc là Zallah zalla, euh, l'information est affirmée et attestée toute la journée hein? ça c'est la période que couvre C'est-à-dire, uh, zalla, hein? zalla, qui, qui est avec al-da, euh, al-da, euh, qui est avec al-rakba, donc euh, elle couvre euh, la journée. Par exemple, si on dit, zalla Muhammadun sa'iman, c'est-à-dire toute la journée, hein? Muhammad est resté à jeûne, hein? il est en état de, de jeûne. Zalla muhammadun sa'iman Zalla muhammadun sa'iman C'est-à-dire que l'information Elle est attestée hein, Pour toute la journée D'accord Et vous connaissez la période du jeûne Donc c'est cette période qui couvre Qui est désignée par ce nassir Qui est Zalla Très bien, beta beta par contre L'information est attestée pendant la nuit Hein Bata Muhammadun Qa'iman, hein, et le nom qui vient de Bata c'est al baytuta C'est al baytuta hein, c'est al baytuta D'accord? Uh, Muhammadun est resté dans, dans le Qiyam, dans la salat de, donc, de la nuit, dans la prière de la, de la nuit, dans le Qiyam, il est resté comme ça pendant la nuit, hein. Bata Muhammadun Qa'iman, d'accord? Sara, Sara, avec Sad. Sara signifie le changement et la transformation. As-sayroura, non pas as de Sara, mais as avec Sad. D'accord Sara c'est le changement et le changement, la transformation. D'accord Par exemple, Sara le ma'ou thaljan, Sara le ma'ou thaljan, min shiddati l'ward. Donc l'eau est devenue glacée à cause du froid, d'accord? Ça, signifie la transformation. Et donc vous remarquez que dans toutes ces phrases, très bien maintenant leïssa leïssa signifie la négation d'une information hein, pour son ism pour un nom hein, la négation de, de, de l'information leïssa bakrun fahimen par exemple hein, si quelqu'un s'appelle Bakr par exemple on va dire non il n'a pas compris c'est ce, euh, à dire ce point leïssa bakrun fahimen Bakr n'a pas compris d'accord leïssa bakrun fahimen on dit Dans la sagesse, Leysa man ra'a ka Samir. sami'a. man ra'a ka D'accord? Leysa ra'a i Samir. D'accord? Euh, mais là, il y a le khabar, bakrun fa'a Donc, euh, c'est, donc, euh, ce qui nous concerne ici. Très bien. man ra'a Parce que déjà, tu peux leur raconter une chose, hein, Mais ce n'est pas, ce, pas comme celui qui l'a vécu. Ce n'est pas comme celui qui l'a vécu. Par exemple, ceux qui ont vécu donc maintenant des troubles dans les pays arabes, ils savent qu'est-ce que cela signifie les troubles. Hein? Ce n'est pas comme ceux qui regardent ça sur la télé, alors qu'il y a des manipulations de certaines chaînes pour dire que ça ce sont des, des choses qui vont apporter par la suite la liberté et, et qui vont apporter je ne sais pas quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils qu'il essaye de détruire les, les pays musulmans, hein, pour que les colons reviennent les coloniser. Pour que les colons reviennent les coloniser. Hein, Wallah, il moussa'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il zile هذه الغummah anil ummah islamia. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala fasse dissiper cette crise, hein, de notre communauté islamique. Très bien. Maintenant, ma zala, man fakka, ma fatia, ma bariha. Donc là, c'est ceux-là, on va les traiter ensemble. Mais là, c'est Ces quatre signifient que l'information, al-khabar, ne s'est pas séparée du nom de l'isme. D'accord Ici, il faut que ce soit utilisé avec la négation ma. D'accord euh... Dans ce néasir, il faut nécessairement ce ma. Si, si, si ce n'est pas employé avec ma, cela, cela prend un, un autre sens. D'accord Mais ici, ça doit être accompagné de ma. Pour signifier que cette information ne s'est pas séparée hein, de, euh, du nom. Exemple, euh, C'est-à-dire, il est toujours hein, puissant, il est toujours fort. Par exemple, pour un champion ou pour un homme, hein, il est toujours fort. D'accord C'est-à-dire, il n'a pas oublié sa science, par exemple. Amr est, est toujours ou encore savant. D'accord D'accord Khalid est toujours bienfaiteur. Hein, donc toujours, il est en train de faire des, des œuvres de bienfaisance. <inaudible> hein, il ne s'est pas séparé de cet état où il est enseignant. Mohamed est toujours hein, un enseignant. Très bien. Euh, très bien. comme les gens de de, de la Sunna aussi, lorsqu'ils parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, ils emploient ce man et ma fati'ah et ma Ils disent par exemple à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala kainallahu mutasifan wa la yazel mutasifan gadis sifas. Allah, donc, euh, il est, donc, euh, donc, euh, on le décrit par ses attributs et toujours Il a ses attributs, l'attribut de la science, l'attribut de, de la puissance, l'attribut de l'omniscience la, euh, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs, hein, donc, euh, il les a toujours. Il les a toujours, subhanahu wa ta'ala. Euh, Al-Khalla, c'est-à-dire, il, il a toujours été le, le créateur, il a toujours été le créateur, subhanahu wa ta'ala. Très bien, donc là, avec ceux qui s'emploient avec « ma », il nous reste ici « madama », qu'on le traite séparément. « Madama » qui signifie « la continuité de l'information ». Alors que pour les autres, il signifie que, que cette chose ne s'est pas interrompue, qu'il n'y a pas une interruption. Hein? Non pas que quelqu'un, par exemple, il était « qawi »,« puis il y a eu une période de faiblesse et puis il a re retrouvé sa force. Hein? Non Mais toujours, depuis qu'il était fort, toujours il est comme ça. Ou bien l'autre, depuis qu'il était un enseignant, toujours il est comme ça dans l'enseignement. C'est-à-dire que cette chose, il n'y a pas eu une interruption. Alors que « madama » signifie la continuité de l'information et la permanence. D'accord Et il faut qu'elle soit précédée de la négation « ma » comme pour les autres. Par exemple, on dit à quelqu'un « la ashabuka madum ta'asiyan » Hein, la ashabuka ma dumta D'accord Tant que tu es sur ce PC, je ne vais pas être ton ami ou ton compagnon. Hein? Je ne serai pas en ta compagnie. Hein? Tant que tu es désobéissant à Allah. Par exemple, ici, hein, donc on va. Euh Là, damir, euh c'est ismuha. Et Asiyan c'est khabaruha. Khabaruha manso. D'accord Ma dumta Très bien, euh, euh, Ibn Azuram, il a parlé aussi lorsque donc, euh, ces nawasir sont transformés. Hein. Ce qui est transformé parmi ces verbes garde la même action sur le nom et sur le prédicat. « Kana muhammadun aliman, muhammadun aliman » D'accord Pour un enfant, par exemple, qu'on espère qu'il va devenir un savant, « muhammadun aliman, kun aliman » Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on va lui dire Kun aliman. D'accord Ismuha, c'est ici, mukhatab. Taqdiru hu anta. D'accord Et khabaruha, aliman. Voilà ce qu'on veut de toi. D'accord Kana Muhammadun aliman. Muhammad était un savant. Hein? Et yakoulu Muhammadun aliman. Muhammad sera un savant. Hein? Et kun aliman soit un savant. Ah, uh, ah, uh, asbaha, hein, uh, uh, c'est-à-dire deviens un savant, uh, fait fais les causes pour devenir un savant. Parmi les causes, c'est de demander la science et aussi de faire l'invocation pour Allah subhanahu wa y ta'ala. D'invoquer Allah subhanahu wa y ta'ala, euh, donc, euh, pour cette chose, ainsi que de déployer les causes, hein, de déployer les causes. Très bien. Euh, yakuno, Dans ce cas, il est un verbe au présent, nasikh mutasarif kana, il et Muhammadun est son nom, est comme être un D'accord? Très bien. Pour ne pas nous attarder sur ces analyses grammaticales, hein, nous on a compris le principe. Donc kana, euh, il Très bien, remarque. Euh, le terme que, le, que Al matin ibn l'auteur, a employé hein, le terme Shahis euh, qu'il a employé et qu'il va employer encore dans le matin, donc on va le retrouver, il prend des sens dans la langue arabe. Hein, il prend des, de, beaucoup de sens, parmi lesquels ce que, ce que je vais mentionner ici. Euh, Lorsqu'on dit par exemple, Chakhasa Foulan, Chakhasa Foulan, c'est-à-dire, Beda Min Ba'id. c'est-à-dire, il nous est apparu de loin. Apparaître de loin. Chakhasa Foulan. On était en train d'aller, de, de marcher, puis on a vu un tel apparaître. Chakhasa Foulan. D'accord Mais lorsqu'il est loin de nous, Chakhasa Min Ba'id, apparaître de loin. D'accord Un tel est apparu de loin. Chakhasa Foulan. Beda Min Ba'id. Très bien. Et lorsqu'on dit « shakhasan nejmu »,« shakhasan nejmu », que ce soit pour « noujom », donc « al-qamar » par exemple, cest « tala'a ».« shakhasan nejmu »,« tala'a ». C'est se lever. L'étoile s'est levée. « shakhasan nejmu ». Et lorsqu'on dit « shakhasa fulan amam al-qadi »,« shakhasa foulan un amam al-qadi », c'est comparaître. C'est comparaître dans la langue française, comparaître. C'est-à-dire, il va être présent devant le juge hein, pour répondre et pour euh, donc, se, dé, donc euh, se défendre face à l'accusation, par exemple. Ça al cest c'est-à-dire, Hadara al on dit aussi. Un tel se présente devant le juge nok, chłop, a mamy, kiedy, pądra, więc, c'est lorsque quelqu'un il va ouvrir hein, ses yeux hein, il va ouvrir et ouvrir ses yeux hein, pour voir une chose donc là comme ici dans cette situation horrible lorsque ceux qui ont, qui ont été injustes ici ils vont ouvrir leurs yeux largement hein, largement hein. donc ça, ça signifie la, la peur qui les prend aussi Ça signifie les peurs, la peur qui, qui les prend aussi et qui va faire qu'ils vont ouvrir ses, leurs yeux comme ça. Hein? Euh, et comme Allah s.a. aussi l'a dit, تَشْخَصُوا فِيهِ الْأَبْصَارِ hein? إِنَّمَا نُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمِنْ تَشْخَصُوا فِيهِ absar تَشْخَصُوا C'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir les yeux. Ils vont s'ouvrir. Ils ne vont pas être comme ici maintenant. Ils sont en train de, de faire des injustices et Donc de passer pour des, des gens qui ont leurs droits. Hein, et les, la situation maintenant peut être inversée. Hein, mais hein, dans l'autre vie, hein, donc là, de la comme Allah dit, مليوم, il n'y a pas d'injustice aujourd'hui. Chacun va recevoir, c'est-à-dire euh, son dû, c'est-à-dire selon ce qu'il faisait. Très bien. Donc, euh, d'après ces significations du terme Shaches et Shachasa, lorsque Ibn Ajram l'a dit, Leïsa Amrun Shachesan, cela a le sens de Amr euh, n'est pas présent. Leïsa Amrun Shachesan, c'est-à-dire il n'est pas présent. Comme on a dit, Shaches Amam al-Qadi. C'est-à-dire il n'est pas présent. Les yeux, euh, donc, donc ça, ça concerne euh, une autre situation. Hein. Les yeux sont grands ouverts, ça c'est pour, c'est-à-dire le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Très bien, laisa amrun shakhisan, c'est-à-dire il n'est pas présent. laisa shakhisan, c'est-à-dire il n'est pas présent. C'est dans le sens de l'absence. Très bien, donc là, ça, ce biuja brièvement, ce qui concerne kana wa akhawatuha. Maintenant, on voit, on va prendre inna wa akhawatuha, wa ama inna wa akhawatuha fa inna ha فانها تنصف تنصب امم تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ان وان ولكن وكان وليت ولعل تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص دكا وما أشبه ذلك Wa inna wa anna At-tawkid At-tawkid Alecina lil istidrak On va voir Wa ka anna Littashbih Wa laita Littamanni Wa la'alla Littarajji Wa tawakkur D'accord Inna Et les agents similaires entraînent Al nasb de al-ism Et al-rafi al-khabar d'accord, ça c'est la première chose ce sont donc hein, ceux qui ont été mentionnés par Ibn Ajrum ici inna wa anna wa lakinna wa ka anna wa layta wa la'alla d'accord très bien comme euh, quand on dit inna zaydan qaimun nasabati l'isme wa rafati l'khabar elle fait c'est-à-dire l'action inverse que kana. d'accord euh, ici inna تنصب الاسم wa الخبر ul khabar. Inna zaydan qa'imun zayd est debout. D'accord? Leyta amran shakhisun. Si seulement amr était présent. D'accord? Leita, c'est, euh, comme on a dit, lit-tamani. C'est-à-dire le souwej. Jespère qu'il était là. D'accord? Le souwej. Leita amran shakhisun. Anna Et inna. Hein? en le sens de l'insistance de Al-Tawqid Lakinna a le sens de la concession Al-Istidrak Al-Istidrak Lakin c'est pour Al-Istidrak c'est-à-dire tu reconnais quelque chose hein? mais tu vas rectifier par la suite tu vas dire j'ai assisté mais je n'ai pas noté par exemple, je n'ai pas pris des notes d'accord e mais mais mais c'est attention c'est لكن ici parce quil y a une autre لكن uh, qui est de al'atf qu'on va rencontrer لكن qui n'est pas avec tashdid c'est pour al'atf d'accord comme on va voir comme ah. d'accord ah. très bien comme quelqu'un dit vous vous voulez être d'accord avec vous mais Oui. Oui. oui, beaucoup de gens euh, utilisent cela malheureusement, mais ils euh, il emploient cela euh, non pas dans, dans le sens vraiment euh, d'un véritable raisonnement. Parce qu'il n'a pas vraiment une chose euh, pour euh, objecter, mais il va dire « waleakin ». Donc chaque fois, tu, tu lui rappelles une sunna ou une chose, ça y est, il doit l'apprendre, il, il n'y a pas donc lieu d'employer « l'akin. Ils vont dire, mais, mais les gens vont dire de moi ceci ou cela, et ainsi de suite. Wallah ça. Très bien, l'akinna, c'est pour l'istidraq, la concession. Ka'anna, c'est pour exprimer la comparaison. D'accord Ka'anna, c'est pour exprimer la comparaison. D'accord Euh, comme un compagnon lorsqu'il a décrit le visage hein, du, du messager a il a dit c'est comme si son visage était euh, un morceau d'or d'accord lorsque le prophète il était Euh, souriant, il était joyeux suite à une générosité de la part des compagnons. C'est pour exprimer une comparaison, c'est pour euh, introduire une comparaison que l'auteur veut faire. Leïta c'est pour le souhait, c'est pour le souhait, d'accord? Leïta et c'est pour pour l'espoir. I l'hypothèse l'expectative. La halla al jo yakun sahwan al yom, uh, uh, par exemple. La halla al jo yakun sahwan al yom. La on ne sait pas. Hein? Mais l'état c'est pour attamani, pour quelque chose qu'on qu souhaite. Ne confondez pas entre ces deux choses. Leita, c'est attamani, attamani n'est pas atarzy. N'est pas atarzy. D'accord? Et la Allah, c'est qu'on est en train de, de deviner une chose. Hein? Donc, on est en train de penser que cela va, va être comme ça. D'accord Les exemples. Euh, inna d'abord. Inna s'itra najatun. Hmm? Certes, la sincérité est un salut. Hein? La sincérité, être sincère, voilà comment on peut d'avoir euh, avoir le salut, un Inna Alim anna, anna D'accord? Euh, j'ai su que la sincérité est un salut. et vous remarquez que lorsqu'on a, lorsqu'on a commencé la phrase, on a dit inna. Hein? et maintenant après, donc au cours de Al-Kalam علمت tu anna علمت pas tu علمت d'accord tu bien maintenant alimun d'accord il se peut que qu'un tel ait un peu de, de science hein? une partie de la science hein? mais il est un innovateur un tel a de la science mais il est un innovateur Hein, il se peut qu'il ait une science dans la langue ou dans le hein ou même dans une autre science hein, dans tefsir ou bien il est un prêcheur hein, il sait donc l'art de parler devant les gens et donc euh, de les prêcher euh, et, et peut-être que même qu'il a de l'influence sur les gens lorsqu'il parle il, il, il se peut qu'il pleure lui-même et que eux mêmes ils pleurent hein, yub kiwa Lui-même, il pleure, et il fait pleurer, mais cela n'est pas le critère. Le critère, c'est qu'il soit sur la sunna. Donc, il faut que les musulmans fassent attention à cette chose. C'est-à-dire que la, le critère, c'est être sur la sunna. Le critère n'est pas d'avoir de la science, parce que beaucoup de gens, ils se trompent, ils vont dire, mais un il a, il est beaucoup savant, il a beaucoup de science. Hein? Il ah. sur le, oui le, il a beaucoup le... d'impact sur les gens ah. cela n'est pas le critère ah. ceux qui étaient avant les innovateurs d'avant ils avaient plus de science que ceux qui sont contemporains ah. hein? ceux qui étaient avant à l'époque d'Ahmed Ahmed Bishr al ici, et donc euh, le el el Harit muhassabi et d'autres le Harit muhassabi et d'autres Hein, ils avaient plus de science, mais qui, est, qui est... les gens de la Sunna, ils ont accepté les livres et les écrits de Imam Ahmed, et ils ont rejeté les Mubtadi'a, les innovateurs. Où sont leurs livres de Bishr al merbisi et de Muhasabi? Rarement, rarement, on trouve une à une chose, hein, qui, qui, donc, qui est encore euh, sauvegardée par des innovateurs comme eux, hein, Ou bien que les gens de science, ils ont gardé pour montrer à la Ummah, De, cette, de, de ces gens pourquoi les gens étaient en train de les critiquer donc là le critère c'est d'être sur la sunnah d'accord c'est pourquoi les gens de science ils disent il n'a mal le moul c'est pas l'ilm d'avoir des des, des des connaissances hein, seulement mais c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala d'appliquer cela hein? sinon ce sera une preuve contre toi si par exemple tu, tu, tu connais beaucoup de choses alors que tu, tu contredis la sunnah hein qu'Allah nous protège hein, contre ce, ce, ce, cet état très bien on a dit cela à propos de cet exemple on a reconnu une chose hein mais par la suite al c'est pour introduire une chose qui est à notre sens et à notre avis, elle est importante hein? et qu'on veut dire aux gens attention, même si un tel est savant mais, mais il est un innovateur même si un tel il est un savant cependant il est un innovateur ça c'est le sens de Ali Sidraq la concession très bien et aussi qu'Anna, qu'Anna muhammadan quamaron Euh, son visage, par exemple. Hein? Comme si c'était euh, Mohamed et comme si c'était une, une lune. Elle ressemble à la lune, d'accord Donc, euh, c'est-à-dire que son visage, il était clair, il était donc euh, beau. Il était beau, à' sallam. <t 'en> Très bien. cela, euh, après cela aussi, l'ayita, Come mówił pojęte lejtasz seba ba fa d'accord lejtasz seba ba a idun si on va uh, dire par exemple lejtasz seba ba a idun jak mówił fa si la jeunesse revient je vais L'informer ce que la vieillesse avait fait de, de, de moi. D'accord Donc, euh, il a dit... Euh, et on transforme cela ici. On met... L'aytash shababa a'idun. L'aytash shababa. ainsi seulement la période de jeunesse retourne. Hein, voici le sens. Ici, qu'est-ce qu'on a aussi On a l'aytash shababa. T'as vu l'isne, shababa. Et t'arfa'u l'khabar. A'idun. Très bien. La'alla... La'alla zaydan mudarrissun. Je suppose qu'il est un enseignant Peut-être que, que Z est un enseignant Parce que donc d'après ce que j'ai vu Peut-être qu'il est un enseignant Très bien Donc là c'est euh, la Allah Qui est pour euh, Ataraji at Et leïta pour at -tamanni. Très bien L'Issidraq consiste à, à faire suivre à une parole une affirmation que certains pensent être niée ou une négation qu'ils pensent être affirmée. D'accord euh, Elle consiste à faire suivre à une parole, hein, on va lui faire suivre une affirmation. Que d'autres, ils pensaient que cette chose qu'on va faire suivre n'existe pas, qu'elle qu était niée. Hein? Ou bien le contraire. Ou bien on va la faire suivre d'une négation qu'il pense être affirmée. Mais nous on va apporter le contraire. D'accord euh, Comme par exemple, lorsqu'on hein? Hein? va dire... Hein? Pour l'akinna. Euh, oui, pour l'akinna. <rire> Taharraka al-rakbo lakinna D'accord al-rakbo, en principe... Wow. Le, le convoi, hein, les gens avec qui on voyage, euh, donc le convoi, il, il bouge maintenant, ils se sont déplacés, hein, mais Zed est en retard. En principe, lorsque, donc on dit le convoi, euh, il, il, bouge, en principe, on, les gens ils vont, si, on si on va pas donner cette information qui, qui, qui fait Suisse à l'Akinna, qui va vi, vi, venir après l'Akinna, hein, Ils vont penser qu'il est avec eux. Mais nous, on a, qu'est-ce qu'on a fait On a apporté euh, une affirmation qu'ils pensaient, qu pensaient être nié. Ils ne pensaient pas à cela. Ils n'avaient pas pensé à ce que Zayd n'était pas avec eux. Donc, le convoi. D'accord D'accord Ou bien, euh, aussi, Zaydun khajoulun, voici... La première phrase Zayd est timid Mais c'est un homme de principe Même s'il ne parle pas beaucoup Ou bien même si par exemple euh, Il est timide, ne prend pas la parole par exemple Mais il est euh, ferme sur le, sur le principe Sur son principe Très bien zaidun un euh, chajoulun Lakin Donc ici on affirme Euh, une chose c'est-à-dire que les gens c'est-à-dire à, à laquelle les gens ne pensent pas très bien at hein at tamanni consiste à demander l'impossible c'est ce qui est plus fréquent dans son emploi ou à demander ce qui est difficile difficile à réaliser d'accord at tamanni c'est ceci est son sens hein comme celui-là, il se dit, ça, c'est l'impossible. Le Shabbat ne retourne pas, faites attention. <rire> euh, donc là, c'est lorsque quelqu'un va demander l'impossible. Euh, ou bien, ou bien, quelqu'un fasse à côté, euh, ou bien, donc, euh, demander quelque chose qui est difficile à réaliser. Hein, ça c'est pour signifier at-tamanni. at qui vient avec la'alla il porte sur ce qui est possible. Hein, sur ce qui est possible at-tarajji. La'alla la'alla zaidan qadimun. D'accord? La'alla zaidan zaidan qadimun. D'accord? C'est ce qui est possible. c'est sûr ce qui est possible c'est sur ce qui est possible donc là c'est oui. d'une manière euh, euh, donc, euh, résumée. très bien wa ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا, شا عمرا شاخصا وما أشبه ذلك ظننت إسي سنبلبل أن ان كوا النصب المبتدأ أأل الخبر دكار a al mubtada i e al-Khabar. Comme étant deux mefruleń pour elle, pour Zanna. D'accord? Ce sont donc Zananto, Hasibto, etc. Et Ce qui a été cité euh, par l'auteur. Euh, Les ces deux s'appellent alors al awal ou al sani Lorsqu'on vient à l'analyse, on dit Chasibtu, khiltu, za'amtu, jak yachibu anna D'accord? Za'amtu, hein? tout cela signifie un de production de al-mafu'l al-thani. C'est-à-dire, on opte pour cet avis pour, comme étant le plus fort. Yahsibu Donc, al Et il, il, il pense que cela est effectif et il peut se réaliser d'accord oui. il pense plutôt que cela, que cela va hein, le faire perdurer et donc euh, éterniser sur cette terre lorsqu'il a gagné de l'argent il pense que cela va faire qu'il va vivre longtemps bien longtemps hein, il ne pense pas à la mort Alors que notre messager, notre messager qui est euh, nasih li -um il a dit akcero min zikrihadi min laddas. Euh, mentionnez souvent celui qui vient détruire les plaisirs, les délices et les plaisirs, et qui est la mort. Mentionnez, mentionnez cela. Parce que lorsqu'on mentionne cela, on reste dans le rappel. On reste dans la, la pensée euh, à, à, à, à nos péchés et on pense à nos obligations hein, et on pense à, tout, à, à ces choses. Et euh, donc là, il s'agit donc d'apprendre ces, ces textes et de les lire. Les textes qui parlent de la mort et ainsi de suite. Il ne s'agit pas que le musulman, par exemple, n'aime pas ce sujet. Il y a des musulmans, malheureusement, qui disent, non, non, non, on n'aime on on pas parler de la mort, par exemple. Pourquoi Hein? donc là euh, ils il, il craignent ce, ce, ce genre de thématique au sujet non on doit parler de cela le croyant parle de cela et donc euh, il se soumet à quoi hein? Il, il doit se soumettre à, ce, à cet ordre du messager le prophète il a dit mentionnez cela souvent hein? faites le conseil les uns les autres et ainsi de suite à propos de ce sujet qui est la mort hein Et parce que deux choses euh, font le rappel, c'est Al Qur'an Al al Qur'an Karim, et aussi la mort. Hein? Celui qui va être rappelé par Al Qur'an Al Karim, il ne sera pas rappelé. Hein? Ou bien celui à qui on va mentionner la mort, et ne veut pas donc être donc rappelé à, au bon chemin. Celui-là, donc tu ne vas pas donc pouvoir donc faire euh, davantage. Celui-là, donc yani يعني ما تعذب بالقران الكريم وما هذا يعني الله المستعان mahmoudan mujtahidan parce que donc il y a Mahmoud il y a Ahmed, il y a Muhammad, ça sont des noms qui se ressemblent un peu et qui ont la même racine Et qui vient de Alhamdulillah, Mahmoud, c'est-à-dire celui qui est lui-même euh, loué. Mahmoud, on le remercie et il est lui-même euh, loué. ظننتُ محمودا مجسّهداً. Ah, là, nous avons transféré le mfaoulin, l'اسم والخبر. ظننتُ محمودا مجسّهداً. Je supposais que Mahmoud était travailleur, était un bon travailleur. D'accord? Donc ici, quand vous remarquez Nasrabad Mahmoudan ou Nasrabad Mousheidan Vananto, j'ai pensé moi, j'ai supposé qu'il était un travailleur. J'ai pensé, d'accord, Vananto Muhammadan Mousheidan ou Mahmoudan Mousheidan. حسبت خالي المُسافراً. J'ai pensé ou j'ai supposé que Khalid euh, serait en voyage, d'accord? Hasibtu khalidan مسافرا D'accord? الهلال uh, tali'an. Uh, ها khela. Eh, c'est passé khiltu, D'accord? tali'an. à dire j'ai pensé et j'ai imaginé que le croissant serait apparu. le croissant. Qui annonce le début du, du mois. Khyltu l-hilal tali'an J'ai pensé que c'était l-hilal Khyltu l-hilal tali'an D'accord Donc là, toujours, vous remarquez La même action qu'elle fait pour Al-Mursada et Al-Khabar mm. Très bien Za'amtu Bakran shuja'an Za'amtu J'ai supposé, j'ai avancé Devant les gens que Bakr Était courageux J'ai supposé que Bakr Était courageux et ça peut se vérifier comme ça que, que, que j'avais raison comme ça peut se vérifier c'est-à-dire que c'était une, une supposition qui n'était pas à sa place d'accord ces trois verbes maintenant c'est-à-dire j'ai vu j'ai su j'ai trouvé signifie la certitude al d'accord al cest c'est-à-dire la concrétisation du second complément hein? -à -dire al cest c'est-à-dire que al al il a été réalisé d'accord exemple j'ai vu que le convenable est une chose aimable hein, ah, chez oui. les gens RAIčU J'ai vu que le, que le convenable, lorsqu'on fait le convenable, al J'ai vu hein, que cette chose, elle est euh, aimable hein, Il y a même en Arabie Saoudite une heya, Un organisme qui est fait rien que pour cela al BIL MONKAR les gens doivent aimer cela et pourtant il y a des gens hein, ils sont des hypocrites ceux qui n'aiment pas cette heia par exemple je dis la plupart ceux, sauf ceux c'est à dire qu'on a induit en erreur hein? parce que ces gens ils ordonnent le convenable ils ordonnent le bien c'est à dire que dans ton pays il y a des gens qui viennent donc t'ordonner le bien Ça, c'est une bonne chose. Hein? Et qui viennent interdire le blâmable, interdire le péché, la fornication, l'alcool, la musique, interdire les péchés, interdire le viol, hein? interdire ces choses, hein? anticiper pour que ces choses n'arrivent pas. Ça, c'est une bonne chose. Alors que maintenant, l'Occident, les, les, ils souffrent hein, de la criminalité. Ils ont un taux de criminalité, donc euh, vraiment... Ah, effrayant. Effrayant. Ceux qui lisent ces textes, ils s'effrayent. C'est dangereux de lire, de lire ces, ces textes même. Hein? Ils s'effrayent. Donc, lorsqu'on lit des, des chiffres, en France, il y a un cas de, de viol chaque six minutes. Hein? Chaque six minutes, il y a un cas de viol en France. Mais aux Etats-Unis, c'est plus. Donc, en, en France, c'est chaque six minutes. Ça, c'est effrayant. Hein? Ça, c'est effrayant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Donc écarte de nous ces c'est ces, ces, ces qui les écartent de, de nos sociétés. Mais là où il y a une hiérarchie hey comme ça c'est une bonne chose. Hein? Son rôle c'est d'anticiper les crimes, c'est de donc de nettoyer la société pour que donc ces choses n'arrivent pas dans la société. Hein? ça c'est une hiélie hey qui mérite l'encouragement et qui mérite donc qu'on invoque pour ces gens de Alors que des gens, ils n'aiment pas cela. Hein? Wallah, que, donc, que les choses soient à l'envers. Hein? Donc, cet exemple, il a dit: J'ai vu que le convenable est une chose aimable. Hein? Le il les gens. Il et aussi alimtu alhaqqa muntasiran To ça aussi c'est un bon exemple j'ai su que le vrai aura le dessus le, le, le vrai va l'emporter j'ai su cela on ne doute pas nous que vrai, il va il aura la victoire il aura la victoire final final il aura le dessus d'accord mais il se peut que les mécréants ou les gens du faux Euh, gagner certaines batailles, mais ils ne vont pas gagner, hein? donc, euh, en finale, hein? ils ne vont pas gagner, ils ne vont pas l'emporter parce que l'aqiba l'il hein, l'aqiba d'accord, c'est la c'est la piété qui, qui, qui va dominer, euh, à la fin, d'accord, j'ai su que le vrai aura le dessus. J'ai trouvé que la science est une chose bénéfique. J'ai trouvé cela. D'accord C'est-à-dire que c'est une chose, c'est-à-dire qu'il s'est réalisé. C'est pas comme mm -hmm. Hasibto et Khilto. Hein mm -hmm. Maintenant, c'est mm -hmm. Ra'ito. C'est une chose que je vois concrètement. J'ai une certitude sur cela. D'accord Et comme mm -hmm. D'accord Et aussi, e euh, comment on définit le علم aussi on dit c'est le fait de détenir quelque chose avec fermeté hein? et on n'a pas de doute hein? يعني انك euh, معرفة الشيء معرفة الحق بدليله العلم معرفه الحق بدليله d'accord euh, معرفه جازمه او علما جازما c'est-à-dire on n'a pas de doute hein et il y a علم اليقين hein d'accord? Et il y a haqqul » lorsqu'on vit la chose même, d'accord? Euh, très bien. Euh, ça c'est à propos de ces trois affaires. On va maintenant prendre deux autres affaires, qui est et et jaelto. hein. Il signifie le changement, at tassir, at tassir, bsad, avec sad. hein, at et ja te Il signifie atasir, hein, et il signifie le déplacement, l'intikal, d'un état vers un autre. D'accord? Il signifie atasir ou l'intikal, le changement et le déplacement d'un état vers un autre. Exemple. J'ai pris Zaid pour un trésorier, par exemple. D'accord? Jak w al quran Wattachadallahu Ibrahima khalila Wattachadallahu Ibrahim khalila, Wat Ibrahim khalila". Euh, donc, euh, Allah, il a elu Ibrahim et il a fait l'un euh, des, des, des, des deux, parce y a Ibrahim et l'un des deux euh, euh, khilla, dire l'un des amis intimes, des amis Al-Khalil Al-Khalil, d'accord? Là, les gens de la Al-Khullah, comme les gens de la Sunna, ils affirment l'attribut de l'amour, Allah yuhibbu les mu'minin, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah on l'aime, il aime, l'amour, Allah subhanahu pour Euh, pour les croyants on a aussi al khulla qui est un amour donc un amour pour quelqu'un délu, pour pour pour deux ici qui sont Ibrahim et qui est aussi Mohammed donc là aussi vous voyez que donc en de al mubtada et al khabar ittakhadtu zaidan amina et aussi ja'altu ja'altu at-tina ibriqan J'ai pris un pot de thé à base d'argile, ou bien j'ai transformé l'argile en un pot de thé pour pour, euh, pour fabriquer un pot de thé. c'est-à-dire j'ai pris donc euh, un pot de thé à base d'argile. J'ai fabriqué à partir de l'argile un pot, C'est le changement de premiers... Oui, d'un état euh, vers un autre. Oui, mafoule. oui. C'est-à-dire, Al-Intikal, Al-Tasir, Sayyartu, Saraswi Akhar. D'accord? Très bien. J'al-Tutina i Brikan. Très bien. Maintenant, on va prendre Samirto. Samirto. Elle signifie que l'information est relative à lui. D'accord? Relative à lui. Exemple. Samir tu Zaidan Yakrao. Samir tu Zayd D'accord? Ou bien Samir Tuzaidan Karian. Zaidan Yakra'o ici. Samir Tu Zaydan Yakrao. Juml Jumlfiri Yakra'o. Fi mahalinas. D'accord? Samirtu. J'ai entendu quoi? J'ai entendu Zaid en train de réciter. En train de lire, en train de réciter le Coran Karim, par exemple. Samir Zaidan y écrô. Samirto Zaidan y écrô. Ceci est l'avis de Ibn Ajram pour d pour Samirto. D'accord. Mm -hmm. Pour Samirto, on prend ce fil maintenant tout seul. Mm -hmm. hein? Ça c'est l'avis de Ibn Ajram. Et ceux qui sont, c'est-à-dire du même avis que lui, d'accord, mm -hmm. mais l'avis le plus prépondérant. La vie de la majorité de al jumhur de Al-Nuhat, de, de la majorité des, des grammairiens, et que le semi-a enjoint un en, à un seul mef'oul. À un seul Comme pour les autres verbes des cinq sens, tels que za'a, goûté et tels que absara, absartu, et tels que lemessa, touché et tels que shemma, sentir. D'accord? Donc là c'est Af'al euh, qui, qui se rapporte à, à la vue, à lui, hein, au toucher, au goût, hein, et euh, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, c'est-à-dire euh, le fait de, de sentir aussi l'olfactif. Euh, là c'est Af'al, les grammairiens, donc euh, en majorité ils disent non, c'est Af'al, vont en joindre en à un seul maf'oul et non pas à deux, non pas à deux. Donc euh, on cite, on mentionne ces choses, celles qui sont comme ça, hein, et on passe. Et l'auteur Ibn Ajram, a donné euh, à la fin de, ce, de cette partie, il a donné deux, deux exemples qui sont, il a dit comme qaiman amran J'ai pensé que Zaid était debout. J'ai vu euh, Amr présent, hein, ou bien debout, présent. Parce que Shahis a, a, a le sens de, euh, de la présence. Très bien, on va remarquer une pause avant de continuer avec na't